Retour dans le passé, mais aussi la variété d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. La rediffusion de cette é m i s s i o n eh bien, c'est le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette, la variété française? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves, Julien b r u l a t FM, la radio la plus proche de chez vous, 91 a t r e Attention, attention. Ça va démarrer.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 On va commencer, hein, puisque, puisqu'on l'a dit, qu'on allait commencer. On va donc commencer.、Et、quand dites-vous, il y a un moment qu'on n'a pas entendu、euh, un peu d'accordéon qui nous venait de l'autre côté des Alpes、euh, chez mes compatriotes、euh, italiens. Alors,、euh, je me suis dit, ben, aujourd'hui, ce dimanche, eh bien, ce dimanche et ce mardi, pardon, puisqu'elle est rediffusée le mardi, cette émission,、euh, je me suis dit,、eh、ben, on va faire comme ça, hein, on va passer quelques belles choses de nos amis accordéonistes italiens. On è partito, on è partito, on è partito, on è partito, a v e Alberto Calle. Basta un sorriso. Non posso fare a meno di scrivere canzoni. 「あなたの心配はあなたの心配を忘れないでしょう」「心配はあなたの心配を忘れないでしょう」 「あめ basta un, o, anche un di o, uno s o r r i s あんてんきっと」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」「じり」 「それ、er」<音楽> Di neve sospeso nel cielo, del vento caldo che arriva dal s u d e i dolci baci con te a l'imbrunire. Ho visto cose, paesi e città, sorrisi, baci e pianti infiniti. Ma questa vita a volte non ha, se non sai cogliere ciò che ti dà. 「あめ basta un o, anche un di o, uno s o r i あきゃんきんきんきんきんきんきんきん」「きんきんきん」「きんんんんん ねんごよき、あたこい。<嗎> オン continue avec、uh, Veronica, et on va continuer aussi avec、uh, Massimo Castellina. C'est une mazurka. Un petit tango, ça va nous faire du bien parce que le tango c'est toujours reposant et puis en même temps, eh bien, ça nous permet d'être l'un près de l'autre. Et par contre, une fois le tango terminé, on va, on va faire un petit c h a c h a c h a comme ça, ça va nous séparer un tout petit peu. et un slow fox Voilà ce qui va suivre dans cette émission. On y retourne avec, avec, avec, avec. Ben, je ne sais pas trop quoi, mais je, je l'ai programmé, ça ne fait rien. Il y a il, il Mugnaio et il Zingaro. Il sacque già caricato. pl s è pronto a、oh, mia voglio r e s no, no, t a あ e non Farti p r e g a r e frumento va macinato, il sole l'ha maturato, e per l'inverno ci s m a m e r a E lei la si mise in viaggio, e dali un po' è arrivata, muñe ed i la s p e i 「さまぁすがりエマジナぁしなきら」「さまぁしなきら」 ファレンタカワラガワサミアディアンダレアガジャタ ua ディトラン。<音楽> 私はあなたのんで、あなたの名前を呼んで、た 「僕は」 end.、Yeah. Yeah. c'est un Charleston Fox et un tango. Ah oui, un tango. d e d i c a t o a te.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 ピーゾンエロ、ピ o ゾン r o c'est un instrumental、il トポリノ、l i n o c'est une polka。<m uch> Girasoli, la mamma di Rosino, e i n petite valse va a suivre tutto s u i t Aprì, la mamma di r o s i n o era gelosa, bim bum, b a n c i a p a t r o t t a il tè, dolce, la m Rosina, m a m m a per carità. ん 紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽 m の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の紫陽花の t 陽花の紫陽花の紫 neri che devo macinar questa 陽 a r i n a バンチャーパーコンセンタイアジョン・サラ・マロジーナ・マミ macinare Fina Fina バンジャパクッてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて a てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて a てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて 「バン・ジャパ・コル・テン・テイ・ジョー・サ・ラン・ロジ・ナマミー」 バンジャパンとったらジョ l'acqua la, ma、e er e mm er、la mandava. Je Vous p r o p o s e d'écouter、euh, la paloma, un instrumental, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et puis、euh, on va dédier euh, cette, euh, cette, euh, comment, cette paloma qui va être jouée u n instrumental à Henriette, et c'est de la part de Nicole. On termine avec une petite dédicace, une dédicace que l'on va envoyer à Nino Ciccarello et c'est pour son plaisir personnel. et Il va écouter Mamma. Ce sont i g e r a s o l i qui chantent cette magnifique chanson. Mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i m e riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la n i n n a n a n a d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al c u e life Cette Première partie est terminée. On va débuter tout de suite la deuxième partie, chanson française, bien évidemment. Et dans la chanson française, aujourd'hui j'ai décidé, décidé que ce, seront, ce sera, pardon,、euh, on va la dédier cette chanson française à trois artistes, trois artistes que l'on aime particulièrement Frédéric François, Didier Barbelivien. Et bien sûr, Daniel Guichard. On commence tout de suite avec Frédéric François à tous ceux qu'on aime et on va suivre avec besoin d'amour. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit. À quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps 「ん?」 Parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s é v a n o u i t dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. エディエンドゥゴーゴーゴーゴ Seul dans mon inconscient Mes nuits n'étaient que nuits D'espoir qui coulait dans mon sang Portait la nostalgie J'allais dans des villes sans amour Le cœur en feuille mort e c'est Si「せ」 Quelqu'un nous dise, je t'aime. On a tous besoin d'amour. On attend tous quelque chose dans nos appels. Au secours. Comme... Toujours avec l'ami Fredo, c'est ça notre histoire. Et. Dans la peau suivra. Malgré toi, certains jours tu me souris, même si rien ne va. Tu as peur de ces tours que joue la vie et tu pries parfois. なんで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 オーディションをおくらっきりとじ ああ。 自分のために、自分のために、自分のために、のために、自分ためのためのために、自分のたのために、自分のたためのためのためのため Dans ma prière et h e y m a m et on termine donc avec cette chanson en ce qui concerne Frédéric François. À genoux prière » dans ma、prière. コンプ。 お Avec Didier Barbelivien, avec les derniers jours de John Lennon et suivra Bar à Barbara. Okay, Hier J'ai repris ma guitare, j'ai posé trois accords qui sonnent, j'ai commencé une chanson par l'argent ne fait pas le bonheur des hommes. Je l'ai retranscrit au piano avant de prendre s o a n à l'école, et j'ai dit à ma femme Yoko Je suis mort pour le rock'n'roll. Des souvenirs de Liverpool me reviennent certains soirs d'automne. Les hélicoptères et la foule, la guitare de George Harrison. J'ai mon bureau sur Central Park, des chansons dans le magnétophone. Le matin, je fais le tour du parc en jogging pour garder la forme. La semaine dernière à la campagne, je me suis pris une descente de loose. J'ai dit à John, tu m'accompagnes, on va essayer, t'on de la blouse. On a fait une heure de tracteur, j'ai jamais fait ça même à l o n d r e s Une rockstar en agriculteur, Strawberry Fields ou pas l e monde? C'est pas vraiment que je m'ennuie, mais b o n だま e まだまだまだまだまだ s s まだま m まだまだまだ e だまだまだ e だ nu sous la まだまだま ou peut-être a t t a q u e r une b a n q u e Je sais que Big Brother me regarde et que le FBI i n まだまだまだまだまだま m まだ i e まだま i e n s だまだ n s まだまだま g まだまだまだまだまだまだまだまだまだま o まだまだまだまだ n だ ジャン・ラ・ディ・ス・ニー・ブラッド・ヴァンターズ・ニー・フェルソン。 A Barbara Il pleut sur un préau d'école, mi fa sola. La pluie n'écrit pas de parole. Sous ses dix doigts, la pluie fait une ronde folle. Écoutez-la, à Barbara, à Barbara, du joli côté de l'enfance, c o u l e parfois des larmes couleur de silence. Ces larmes-là, de solitude et puis d'absence, je vous les dois. À Barbara, à Barbara, l'automne a des reflets jaloux. Le temps s'en va, d i e u que c'est long le temps s e n vous. À Barbara, on s'est édonné rendez-vous. L'automne est là, mais vous sans moi, où êtes-vous? À Barbara, il pleut jusqu'à la fin novembre. Volet qui bat sur la fenêtre de ma chambre. Un feu de bois qui n'en peut plus de vous attendre brûle avec moi. a Barbara, a Barbara, l'automne a des reflets jaloux. Le temps s'en va, Dieu que c'est long, le temps sans vous. a Barbara, On s'était donné rendez-vous. L'automne est là, mais vous sans moi, où êtes-vous? À Barbara, j'écoute un piano solitaire. Rosé Lila, comme une chanson familière. Mi Fa Solla, c'est un piano pour les prières qui jouent pour moi. À Barbara, à Barbara, il pleut sur un préau d'école. Comme autrefois, la pluie n'entend pas les paroles. Sous ses dix doigts, un aigle noir, un pigeon vole. Ramenez-moi, à Barbara, à Barbara, l'automne a des reflets jaloux. レトンさんは、va, Dieu que c'est long le temps sans vous. À Barbara, on donné、レトンさんは、あ、バーバー、おせて、どね、rendez-vous、レトンへら、め、〕〕、〕〕、〕〕〕、お b b a a r r アンコンディジェー、e tu t perdrasVenise! Y a dans la voix d'Elton quelque chose qui i se b r se Au cœur des microphones, dans le cœur des églises, Y'a dans la voix d'Elton une musique familière qui fleurit la couronne d'une rose d'Angleterre et tombent les princesses et brûlent les passions, toutes ces paroles m o u l è v e n t Une étrange émotion é c o u l e nos tristesses et passe les chansons. Il y a dans sa tendresse autre chose que du son. Il y a dans la voix d'Elton quelques accents de blues qui savent séduire les hommes, rendre les femmes jalouses. y a dans la voix d'Elton un grain de solitude qui fait pleurer London plus fort que d'habitude. Et tombent les princesses et brûlent les passions. Toutes ces paroles nous laissent une étrange émotion et coulent nos têtes.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 brûle les passions toutes c e s paroles nous laissent、Une étrange émotion。エ c oul nos tristesses、et passe les chansons。 que Tout ce que la vie donne nous est toujours repris et tombe les princesses. s o g i et Signé Saga. C'était Gabin, toujours Didier Barbolivien. Un geste, un frisson de septembre. Cette voix que je crois entendre. Comme un murmure désenchanté du Mozart en accéléré, les épaules penchées sur un livre, la prison des gens vraiment libres. Combien de nuits à ces romans? Mieux qu'une amie, mieux qu'un amant. Un certain sourire, peut-être. L'envie d'être ou ne pas être. Quelques mots écrits sur le vent. Mais d'une plume signée sa gant. Un verre de whisky, pourquoi faire? Sous le soleil des tapis verts, Cette façon de tenir ses gants, Cette élégance éperdument, Dans la fumée des cigarettes. Brûle la vie des marionnettes, cette impatience au bout du temps, la politesse des insolents. Aimez-vous, Brahms, nous dit-elle, et cette musique infidèle. Quelques phrases écrites en passant, mais d'une plume signée Sagan. Vivre sa vie à toute allure, une gifle à la littérature, des prix comme des bons points d e n f a n t Souliers d'or et soucis d'argent, Où vont les merveilleux nuages? Au bout du compte, au bout de l'âge, Mourir n'est pas si important. L'hiver n'arrête pas le printemps. Et de guerre là, on s'apprête à quitter les bruits de la fête, écrire le mot fin simplement, mais d'une plume signée sa g a n d'une plume signée sa g a n Ce regard malicieux qu'il plantait dans vos yeux, ce sourire de gamin pour dire le ciel est bleu, c'était Gabin. Une valse à l'endroit, une valse à l'envers, une vieille de cent trois, la casquette en arrière, c'était Gabin. Mélodie en sous-sol, des dialogues sans paroles, du clan des Siciliens au square des Batignas, c'était Gabin. Sur l'écran noir et blanc, je regarde Monsieur Jean en habit de président, et c'est toujours Gabin. Sur le décor en arrière, on voit les folies bergères, les rues d'un singe en hiver. Un cinéma populaire. T'as deux beaux yeux, tu sais, la rançon du succès. En ces années de guerre, l'avenir, on ne sait jamais. C'était Gabin. Ce visage de granit qui parlait en anglais pour dire la messe et dite au curé qui passait. C'était Gabin. De la rue des Prairies aux courtines de Longchamp, il vous squattait Paris sans oublier ses chants. C'était Gabin. Sur l'écran blanc et noir d'Archimède, le clochard, le g a n s o n ou l'audia, c'est toujours du Gabin. On découvre en arrière-plan un match de boxe de Cerdan.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 C'est toujours du gabin. C'est toujours du gabin. On termine avec Être César, toujours et encore avec DJ. Et Daniel Guichard va prendre la suite avec Bien sûr. Être César, né des mains d'un sculpteur au fond d'un atelier. Être César, pour avoir fait l'acteur dans un rêve éveillé. Être César, une femme ou un homme gravé sur pellicule. Être César, et réinventer Rome, boulevard. Du crépuscule, être César, celui de Rosalie ou celui de Pagnol, être César, comme on est premier prix sous un préau d'école, être César, celui qui joue Hamlet ou bien Citizen K, a n e être César. Quand on n'est que silhouette d'une nuit américaine. Être César un soir, e n p e r e u r de lumière, se maquiller de gloire, être fragile, sensible et sincère. Être un César bizarre. Être César, samedi inconnu et célèbre dimanche. Être César, pour avoir joué nu, habillé de revanche. Être César, aux yeux du tout Paris, dans les salles de province. Être César, tout en étant celui qui garde un cœur de prince. Être César un soir, empereur de lumière. Se maquiller de gloire, être fragile, sensible et sincère, être un César bizarre. Être César, comme une légion d'honneur accrochée à des mots. Être César, pour avoir eu si peur d'aimer un scénario. Être César, quand on a joué souvent, les voyous, les poètes s a p e r c e v a i e t qu'il faut bien du talent pour être ou ne pas être. César. c é s ー r c é ー a r c ー s a r Bien sûr, i ー y a eu Guillaume Le fils du procureur, celui qui avait un œil à vous, fané le cœur, bien sûr. y a eu Aimé, le fils de l'épicier, tête de pioche, mais les poches toujours pleines à craquer, bien sûr. y a eu Alphonse, qui était fils de notaire, qui préférait les grosses e s l femmes comme les affaires. Bien sûr que tout ça, je le savais déjà, mais on ne se refait pas. Car moi, Tu m'aimerais, du moins je le croyais. Quand on aime, il faut croire, sinon c'est pas la peine. Moi, moi je te consolerai, s moi je serai s le dernier quand on aurait assez, assez d'être la reine. Bien sûr, y a eu Edgar qui était de quelque chose, mais qui ressemblait tellement au jardinier de sa mère qu'il y avait eu, c'est sûr. Plus qu'une histoire de rose, entre c e s amoureux de la rose. p r e mère, i bien sûr, il y a eu Delphine, oui, je dis bien Delphine, une erreur, un accro dans le train-train de la routine. Bien sûr que tout cela, je le savais déjà, mais on ne se refait pas. Car moi, tu m'aimerais, du moins, je le croyais. Quand on aime, il faut croire, sinon. Sinon, c'est pas la peine, moi, moi je te conserverai, s moi je serai s le dernier. Quand on aurait assez, assez d'être la reine. Bien sûr, y a eu Bruno, celui qui était si beau. Pillant dedans, s'il est comme du poisson parfait, bien sûr. y en a eu tant que pour ce paradis. J'attendrai que mon cœur soit le dernier. s e r v i bien sûr, que ton regard. Perdra quelques lueurs, bien sûr que tes cheveux prendront quelques blancheurs, bien sûr que tout cela, moi je le sais déjà, mais ça ne compte pas. Car moi, tu m'aimeras, ça, au moins je le crois. Quand on aime, il faut croire, sinon, sinon c'est pas la peine. Moi, moi, moi, moi je te c o n s e i l e r a i moi je serai le dernier.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 Ah, il nous l'a déjà dit, hein, Daniel, ce n'est pas à Dieu qu'il en veut. Non, non, non, ce n'est pas à Dieu qu'il en veut. Et aussi, ce n'est pas facile d'aimer. Dans mon costume de pauvreté, le jour de ma communion. On m'avait mis pour me cacher au bout de la procession. Quand le curé nous a parlé de l'amour du prochain, seul dans mon coin, j'avais envie de pleurer. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Que j'en veux, mais à ceux qui l'ont remplacé, ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé, je l'ai cherché dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas trouvé. Les divorcés, Sont enterrés comme on enterre des chiens. Pour l'adultère, ces trois prières, tu vois, ça ne coûte rien. Le seul miracle de ce spectacle, c'est qu'il y ait des gens persuadés que tout leur est pardonné. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Mais à ceux qui m'en ont p a r l é ce n'est pas un l i e u que j'en veux. Mais à ceux qui l'ont remplacé, ce n'est pas un l i e u que j'en veux. Mais à ceux qui m'en ont p a r l é je l'ai cherché dans leurs yeux. Mais je ne l'ai pas trouvé. La terre entière fait des prières pour un futur incertain. Le monde a peur, le monde a faim, chacun s'en lave les mains. Et après ça, on parlera d'amour, de charité, d'égalité. Mais qui peut croire à tout ça? Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui l'ont remplacé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Et je suis bien plus heureux d e vivre. 「『スッキリ』もんのパネル『スッキリ』もんのパネル『スッキリ』もんのパネル『スッキリ』もん d'être embrassé et puis on vieillit on tue sa vie on est pressé et de maladresse en erreur on suit des sentiers où le mot bonheur tombe à côté c'est pas C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. Face au temps qui passe, on oublie quelques illusions. Face à face avec je vis et nous vivons Quand il faut choisir entre mes amours et le tien Je sens l'avenir très incertain C'est pas facile a i m e r comme on le C'est pas facile d'aimer comme on le croyait Quand on s'accompagne à vivre à deux le quotidien C'est l'autre qui gagne même si on a tout dans les mains Te dévisage le cœur au bout de mes regrets. Tu es le voyage de mes a p r è s C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le It's not easy. Termine. Daniel, chanson pour Anna. Et voilà, c'est fini. On se retrouve mardi pour la rediffusion de cette émission, 10h-12h. Merci de votre fidélité. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye. Elle s'appelait Anna, appelle-toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait treize ans, Anna. Elle se cachait dans un grenier. Anna. Si chaud l'été, l'hiver, si froid. Un horizon de quatre murs et un toit. Elle écrivait pourtant Anna. Ces mots-là. Moi, j'ai un jardin. remplie De fleurs, un monde d'amour tout en couleurs que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Elle avait souvent peur. アナ、エコタンレブリッ près quelques fois, De son プ r e n i e r プレ n a Chante-moi Moi, moi J'ai un jardin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 Je crois qu'ils sont venus chercher Anna. Ils ont laissé juste un caillère et soldats. Un journal dont les mots Anna sont pour moi. Moi, c'est un jardin.